ce soir, à côté du stade c'est l'amour de ma vie. Attention je et là, oh, ne pas manqué, oh. J'ai gardé confiance en toi, tu m'avais donné l'espoir. Rien à faire pour ce soir. J'ai du mal à croire que tout est fini. Il n'y a plus d'amour. Et je suis malheureuse. J'ai l'envie de toi. Yeah Beauty and Apple Écoutez, écoutez, écoutez la vraie musique africaine, la nouvelle voix de la musique Afrique. Africaine Intercontinentale Ah oui hein C'est comme ça hein? Ah. Bougez Bougez Bougez Go go